N'ayez peur d'être minoritaire, euh, minoritaire non. culturellement. Pourquoi non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Tous les, les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi personnellement, euh, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les blancs! Que Dieu vous tue. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de démocratie participative. Saison numéro 2, épisode 33. Je procède au rappel habituel, vous pouvez nous contacter sur notre boîte email mail démocratieparticipative en un seul mot pas d'accent sur démocratie arrobasemail.ru euh, je répète, démocratieparticipative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie arrobasemail.ru le site internet bien sûr démocratieparticipative.biz euh, là encore, un seul mot pas d'accent sur démocratie évidemment c'est une URL, .biz B-I-Z euh... Je lance un petit appel vidéo à ceux qui ont envie. Si vous, si vous, si vous trouvez des trucs cocasses dans les transports en commun, un bougnoule qui hurle, un gitan, un, un truc, un rabbin, je ne sais pas, n'importe quoi, euh, pensez à nous, pensez à démocratie participative, faites-nous partager ce moment de plaisir, euh, ou de déplaisir, d'ailleurs, si ça peut arriver. Euh, vraiment, on, on a envie de, de faire partager à, à nos lecteurs et à à ceux qui veulent participer à notre aventure, euh, bah, ces petits moments, hein, ces petits moments que vous vivez. Alors, euh, je lance toujours, bien évidemment, l'appel aussi à contribution pour ceux qui le souhaitent. Rejoignez-nous, rejoignez notre équipe, chers amis. Si vous voulez contribuer au site internet pour faire des brèves ou des articles ou des articles de fond, bien sûr, vous pouvez euh, le faire, vous candidater via l'adresse email que j'ai donnée. Je présente maintenant nos membres de cette semaine. Il y a du monde, il y a du monde. Je commence tout de suite par Derrick. Derrick, comment vas-tu, cher ami Salut Ganal, ça va très bien, comme d'habitude. Bonne idée effectivement de faire un petit appel à la vidéo. J'ai eu cette idée la dernière fois aussi. J'avais vu des espèces de chimpanzés qui sautaient à la plage. Ils étaient là, ils étaient là ils sautaient, ça pourquoi ils, des, ils émettaient des bruits assez, assez peu descriptibles et malheureusement je n'avais pas mon téléphone pour capturer, pour capturer la scène et faire part de mon, de mon safari hein, dans, ces, dans, dans cette faune. C'est dommage. Ah bah oui, iPhone, dommage. Faune, faune, oui, oui, iPhone. Phone, iPhone. Ah, ah. Voilà, voilà, iPhone. Ah. Oui, il y a un comme ça, tu as quelque chose. On va lancer quelque fait. chose. Ouais. J'enchaîne avec Popopopovic, salut Poro, la pêche, Porovic. Shalom aleikum, j'ai envie de dire shabbat shalom aleikum, puisqu'on est samedi. Oui, la pêche, ça va. Shabbat shalom, shabbat shalom. Euh, Astérix, salut Asté, comment vas-tu Astérix prêt, prêt à reconquérir la Gaule Ah bah prêt, prêt, prêt, prêt, depuis ma petite, euh, mon petit village, euh, on, prépare la, on prépare la reconquête là. La potion, on prépare. On est samedi, euh, sauf pour les auditeurs, hein, pour qui il est mardi soir euh, euh, minuit 8-12, minuit je pense. On voyage dans le temps, déjà. Euh, voilà, nous, nous sommes avec vous, dans les transports en commun, mardi, euh, entouré de nègres, de bougnoules, avec des gueules patibulaires. Et des on des est avec vous. Aussi. Et on oui, on est avec Bon le courage. Et des hommes vous donne de la, force. Ouais, la Que la force soit avec vous, chers amis. J'enchaîne avec Fulbert. Fulbert, le plus national socialiste des Belges. Absolument. Bonsoir à tous. Comment vas-tu, Fulbert La, la, la patate euh, Alors, euh, comment avancent les travaux dans ta cave Non, non, c'est au point mort, c'est au point mort, c'est pas terrible. Par contre, j'envisage d'aller bombarder l'Allemagne. J'ai un peu changé de, de stratégie ces derniers temps, enfin d'idée du moins envie d'aller bombarder l'Allemagne, et plus précisément la chancellerie. <rire> que... C'est-à-dire que celui qui s'occupait oui, de, tuyautrit... oui. de la tuyauterie de, sa... de sa chambre à gaz, euh, c'était un... un bougnoul, donc euh, quand il a appris à quoi ça allait servir, il a, il... Il a rendu son tablier, quoi. il s'est barré en courant. Non mais <rire> Fulbert a envie de faire péter le Reichstag, c'est ça. Le, le Reichstag, la Reichskanzlei, tout, tout, tout le Bataclan... Ah bah c'est le cas de le dire d'ailleurs, tout le Bataclan, il va tout faire sauter. Voilà. <rire> il ne reste plus voilà. qu'à trouver l'avion, qu Voilà, exactement. Alors, qu'à chercher ce qui ne va pas faire sauter, en fait. Peut-être arrache encore, peut-être Je sais pas, c'était à voir. Alors, et MacDave, qui aussi nous rejoint pour cette semaine, ça fait un... Le retour de MacDave, hein. le retour triomphal de MacDave... Qui s'est euh, échappé, sur... de échappé des caves de l'État islamique, il faut le dire. Qui s'est échappé des caves de l'État islamique, c'est vrai. Et, et, et des, des ouris qui, qui, qui te tenaient ligotés. Euh. Comment on va oui, effectivement, dit... 72 vierges qui, qui me retenaient. Euh, et dont l'hymen en fait, repousse à chaque fois, il faut le savoir. Elle, son vierge est éternellement. Non, en fait, j'étais juste en vacances et je, je suis comme... Euh, Comme un luguaire sur le, le front de l'Est après un, un trop long passage, je suis détendu mais fatigué. <rire> Mesdames, l'appel est lancé, j'ai envie de dire. Alors, euh, rubrique numéro. Ah oui, non, non, oulala, oulala, oulala, j'allais partir trop vite. J'étais déjà, moi j'étais déjà en Europe de l'Est, là, j'étais.. Euh... <rire> J'étais déjà sur mon Panzer, j'étais à l'assaut la, des, des, des, <rire> des, des plaines de, de, de la Russie soviétique. Non, non, Louis-Georges Tain, dit Louis tin a été salué par notre équipe pour son Louis travail accompli cette semaine. Non, par, une, par, par, par un jury indépendant. Euh, un jury et... indépendant, oui, c'est vrai, indépendant, qui a. Euh... Que nous, connaissons, et... pas, hein, nous connaissons pas d'ailleurs, nous ne connaissons pas, ils ont prévu comme ça, ils sont réunis, mmh. ils ont, euh, voilà. ils ont alors... attribué un prix. Louis Nègretin a, a reçu le prix Adolf Hitler, catégorie Afrique-Caraïbe, pour son travail en faveur de la guerre raciale euh, en France, pour avoir proposé euh, d'enlever les statues de Colbert, éventuellement on lui prête l'intention de Louis XIV, mais d'abord Colbert, pour avoir créé le code noir, hein, le premier code qui pourtant, considère les nègres comme des êtres humains je suis bien obligé de le constater bon, ouais. par contre on, on, il serait prié quand même lorsqu'il recevra sa petite statuette en or d'Adolf Hitler il serait prié quand même de ne pas s'en servir en comme sextoy parce qu'on sait que c'est une grosse pédale mais on lui demande un minimum de respect pour notre fureur pour notre c'est du bronze parce qu'on qu a quand même pas les moyens de l'or mais c'est du bronze mais c'est bien fait et, et c'était bien mérité quand même. c'était bien mérité bravo Louis-Georges Ah, tu bosses, on sait que tu bosses. Merci pour tout. Merci pour tout. Continue surtout, hein, parce qu'il a... en faudrait plus. Hein. Il... Ah ben, je, je pense que c'est une prix qui a vocation à, à se développer. Euh... J'ai justement... <rire> déjà une petite idée. C'est ce qu'on me disait justement, là, je discutais avec les, comment les, les, les jurys. Les, les jurys, ils m'ont dit, euh, bah là, euh, la catégorie Moyen-Orient, il euh, bon, y, y a quand même des trucs, hein, je veux dire. Donc, euh, voilà. La, catég la catégorie la plus chaude étant quand même la, ca la, la, la catégorie euh, sémitisme. Bon, ça, ça va être un petit peu polémique, je pense. Bon, on verra. Que ce, on y reviendra. Euh, que ce gros Louis n'oublie pas qu'à la clé, il euh, y aura peut-être un petit salaire. Parce que pour l'instant, on lui demande de faire ses preuves, mais euh, nous, on n'est pas, euh, pas des, des vilains esclavagistes. Hein. On, tout travail mérite salaire. Euh, S'il si pousse, il pousse, il pousse et qu'il qu y, y a des résultats à la clé, on saura être à la hauteur. Je tiens quand même à t'arrêter. Le, le coup de fouet est très gratifiant. Hein. Très gratifiant, ça, ça, ça, ça crée une, une discipline intérieure. Non, non, attention, là, il y a des idées reçues. Sont... Enfin, on ne va pas s'égarer, on reviendra là-dessus une autre fois. Donc voilà, Afrique Caraïbe, haut la main, euh, Louis Neigretin, bravo, Louis. Euh, tu n'as pas démérité. Louis Nègre, Louis Nègre. Louis Nègre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est certain. c'est Rubrique numéro 1, chers amis, autisme radical. Voilà, c'est la, la rubrique euh, lumineuse de la semaine. Et je, je sais que les cœurs commencent déjà à s'illuminer, rien qu'au qu nom. Je le sais. Sujet numéro 1, à Stockholm, une amende pour avoir mangé du bacon devant des musulmanes. Oh là, la Suède, toujours en pointe, hein. ils sont toujours un, une étape au-dessus. Euh, les Français peuvent vraiment aller se rhabiller. Alors, oh, euh, oh, je ne sais pas. Euh, si la pas chose, mal, quand même. Peut... Oui, non, mais ce n'est pas ça. C'est que, bon, on, euh, euh, on, fait, on aime bien le Suède bashing, je sais, là, là, en France. Euh, notamment dans nos milieux, mais euh, je suis pas certain qu'en France ce soit meilleur. Hein, euh... Ah quand même, quand même. Là, ah non le... Ah tata tata. L'incitation. La... Ah, attendez, attendez. Je, je, je vais, je vais d'abord, je ah, vais d'abord rappeler allez, les bien. faits. Je vais rappeler les faits. Puis ensuite on va en discuter. Alors, un stockholmois, un habitant de Stockholm, ne pouvait imaginer qu'un voyage dans un train de banlieue. Euh, dans la capitale donc, de la Suède lui reviendrait si cher. Un tribunal lui a infligé une lourde amende pour avoir mangé du bacon devant des musulmans. Un homme de 53 ans a été reconnu coupable de comportements insultants à l'égard de trois musulmanes portant le hijab avec qui il se trouvait dans un train de banlieue et devant qui il a ostensiblement mangé du bacon. Relate le marsta.nu C'est un site d'information. Ostensiblement Il s'est même sens... pas caché de honte. Alors, et non, voilà, il n'a pas mis la main, c'est incroyable. Ces femmes ont changé de place, mais cet homme, bon, c'était un troll, hein, les a suivies et a continué à manger du bacon devant elles. Lors de son procès, il a déclaré les avoir suivies pour s'excuser de les avoir offensées. Bon, il a quand même, euh, voilà, la rééducation a fait son <rire> office. L'homme a été poursuivi pour insulte aux sentiments religieux des plaignantes et incitation à la haine raciale. Ce second point n'a pas été retenu faute de preuve. Donc c'est pas incitation de racisme, c'est juste insulte au sentiment religieux. Euh, le tribunal a condamné l'individu à payer une somme de 942 euros ainsi qu'à verser 530 euros à chacune des deux femmes insultées au titre de réparation pour le préjudice moral. Alors, euh, bon, en France, vous savez, avec leur machin de laïcité, etc., donc bon, personne je j'aurais un Mais en fait, très curieusement, j'ai l'impression qu'en fait, la laïcité, C'est un petit peu le truc dont toute la gauche française a envie de se débarrasser actuellement. Quoi. Je, je, franchement, s'il y avait un truc qui pouvait bazarder maintenant, je crois que c'est ça. Alors, juste petite différence, ouais. je, je me permets de, de, de revenir sur ce que je disais. Oui. Euh, ce truc-là serait arrivé en France, le type se serait fait tuer. Voilà. Non, non, non. Tu es par... Attends, tu es par qui, tu es par, qui bah, par des arabes des du coin, etc. Voilà. C'est la justice euh, tribale. Oui. Ouais là, ah, là, moi, le mec a été condamné par les suédois mais en France ça aurait été euh, directement le directement voilà le... la justice directe Oui, juste oui. Judge, Judge Dredd, version, euh, version, euh, islamique. Version ouais, ouais. Ouais, oui, Version califa, ouais, version califa. si pour je peux faire un petit diagnostic psychiatrique des, des deux pays pour, euh, différencier un petit peu leur autisme, parce que, effectivement, oui, ce que dit Derek est vrai, c'est-à-dire qu'on vit un pays où il y a, les, les musulmans sont encore plus, euh, tout puissants parce qu'ils sont plus nombreux, leur pouvoir est acquis depuis de plus longues années. Et puis, la Suède, c'est un pays très légaliste, c'est-à-dire que eux, en fait, c'est vraiment de la naïveté, c'est parce que les, les immigrés n'arrivent que depuis 20 ans, donc ils n'ont pas encore eu le temps d'intégrer tous les, tous les méfaits que ça va impliquer. Mais. Si tu veux, la Suède dans l'égalitarisme est encore bien plus loin que la France. Que ce soit sur l'égalitarisme sexuel, sur l'égalitarisme des droits, pour les étrangers, je ne je, je, je prends pas beaucoup de risques en disant qu'à mon avis la ME, elle existe aussi en Suède, mais j'en j'en suis pas sûr. Mais je veux dire, ils ont absolument le droit à tout, il faut voir, le tapis rouge leur est déroulé. Quoi. Donc euh, non, il n'y a, y a, y a pas de problème, la Suède est vraiment à la pointe de, de l'autisme. maintenant. Le, le truc, c'est que je dirais que la Suède est plus égalitariste, mais par contre la France est plus négrifiée, y compris, dans, y compris les Français. C'est-à-dire que l'esprit des Français, en fait, convient mieux, étant donné qu'on est plus bordélique, on est plus anarchiste, on est plus... On est plus euh, finalement, le bordel nous fait moins chier, enfin, sauf les, les Français du Nord, mais on a déjà tous les sudistes, euh, tous les parisiens, tous les gens des grandes métropoles qui sont déjà des, des, des, des, des métèques euh, d'esprit, quoi, un peu. Et ces gens-là, en fait, euh, s'accommodent assez bien en fait, des, de, de, des, des problèmes que créent les Noirs. Et du coup, il y a moins de conséquences. Alors qu'en Suède, euh, ils leur laissent beaucoup de droits au départ, mais par contre, euh, ils ne leur laissent pas non plus faire n'importe quoi. Enfin, bon, là, là c'est un mauvais exemple puisque là, c'est hallucinant. Mais je dirais que ce n'est pas vraiment les mêmes types de... La Suède est plus autiste, mais étant donné que c'est depuis moins longtemps, Euh, elle a aussi plus de. Elle a encore plus de. Comment dire De, de communes. Non, mais je, je, je vois en un peu France, ce que tu C'est vraiment l'asile à ciel ouvert. Je vois ce que tu vois. C'est en fait. La pureté raciale des Suédois euh, génère une naïveté et une confiance dans un type de société et ils n'ont pas identifié le fait, ou ils refusent de le voir en tout cas à ce stade, que de faire entrer des halogènes dans leur système social et évidemment étatique. Euh, génère une faille du système. Bon, ça ils l'ont pas, l'ont pas identifié. Et en fait, ils sont vraiment une société à très haute confiance. En France, c'est différent en ce sens que personne ne se fait confiance. Je pense que c'est à peu près clair. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Français qui confient. Ouais, c'est pour ça, ça. Pour ouais. que je dis que le type se serait fit tuer. Oui, quand non, es... c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire euh, le, a... il y a deux systèmes sociaux ici. C'est-à-dire qu'il y a un système social de solidarité et tout le monde joue le jeu. Et ça marche avec une très forte euh, homogénéité raciale et ethnique. Ça existe en Suède, c'est en train de dégénérer et, et ça va les amener au désastre. Mais en France, il y a un système euh, qui existe aussi de cette façon-là, mais personne n'y croit. C'est-à-dire que tout le monde part du principe qu'il faut piner le système, il faut le, il faut le, le, le pirater pour son propre compte. C'est très individualiste euh, et tout le monde essaye constamment de resquiller. C'est-à-dire que les règles sont faites pour tout le monde sauf pour moi. Ça, c'est ça, exactement. C'est les mecs qui ils se prennent trois paires de lunettes par an, tu vois, remboursées par la Mais même les Français, attention, attention. Non, mais c'est les Français. je parle des Français, hein. les Français. ont ce côté reskieur. Alors pas tous les Français, parce qu'il faut faire différence entre les. Français, non, Mais c'est la tendance lourde. Là-dessus, ce greffe une immigration d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, où eux, alors eux c'est simple, eux c'est par définition sont des pillards, et, et ils accentuent considérablement cette tendance qui était par ailleurs parfaitement tolérable quand c'était que des blancs, c'était des mauvais travers mais qui étaient parfaitement supportables. Maintenant c'est carrément euh, du pillage, de la destruction. Et en ça, le comportement des Suédois est d'abord et avant tout une marque de naïveté, Et en France, c'est l'exagération d'un trait culturel. Enfin, l'exagération, ce n'est plus l'exagération. Voilà, c'est très bien résumé, c'est vraiment ça que je voulais dire. D'accord. Alors, qui euh, veut rajouter quelque chose sur ce, sur ce sujet de... Alors, du, du, de l'homme bacon, en fait, il a, il a incité à la haine raciale, parce qu'en fait, il a, non, il a incité à la haine au sentiment religieux. Donc déjà, chez eux, c'est acté le fait que... Euh, tu peux pas euh, dire du mal de la religion. vraiment. Enfin, bon, les, les débats religieux n'existent plus en Suède, ça c'est acté. Hein, voilà. euh, donc, en fait, insulte à la charia, hein, je résume. Ouais, non, non, en fait, tu... de la Suède, c'est <rire> voilà. le dar à l'islam. Le vivre ensemble, c'est un, une religion, en fait. C'est pour ça que c'est incompatible avec, euh, avec la laïcité. C'est une religion, euh, enfin barbare, avec un, un côté messianique, c'est le, le melting pot euh, universel, le nouvel homme métis. Tu as des prêtres, tu as même une hiérarchie ecclésiastique. Et puis euh, c'est une religion qui, qui exige des sacrifices humains. Hein, enfin, en l'occurrence nous, hein, les, les blancs. Tu as des anathèmes, tu as même un un carré des réprouvés, alors euh, la différence c'est que les réprouvés c'est des vivants, et puis euh, c'est absolument logique qu'on qu qu mette en place des interdits alimentaires. Donc euh, ça commence avec, euh, avec les têtes de nègre, euh, le, le ralouf, euh, et puis bientôt, je ne sais pas moi, je pense qu'on mettra une taxe euh, sur les produits sucrés pour les blancs, Pour dédommager les nègres. Hein. Bon, il faudrait carrément mettre une taxe sur les blancs tout court. Moi, j'ai une petite. Euh, ah, non, c'est les impôts. Je je n'ai pas compris ça. J'ai une petite théorie sur le pourquoi du comment, sur le pourquoi la Suède a été choisie comme laboratoire, comme ça. Euh, ça vaut ce que ça vaut, c'est vraiment de l'intuition pure. Hein, mais parce qu'il faut bien trouver une raison. Pourquoi la Suède, pourquoi ce peuple qui avait qui aurait plutôt dû être un des peuples les plus résistants à ça, puisque c'est quand même un peuple à très haut QI de moyenne. Je pense que le QI moyen en Suède doit être à 105, 108. Enfin, vous ne rencontrez aucun abruti quasiment en Suède, très éduqué. Ils parlent tous parfaitement anglais, parfait, euh, pas parfaitement, mais très bien l'allemand. Ils parlent évidemment le suédois, euh, qui est, qu est la langue que comprennent tous les Scandinaves, donc les Norvégiens et les... Euh, et les danois, les finlandais parlent aussi le suédois parce que c'est la seconde langue, c'est une langue obligatoire en Finlande donc le, le suédois, euh, si vous voulez, il a, ils sont au top à tous les niveaux enfin, vous connaissez Ericsson, euh, Volvo, tous ces trucs-là euh, pour un petit pays d'8 millions d'habitants, euh, c'est pas rien euh, en sport, vous avez toujours vu les, les, les, les sportifs suédois briller dans tous les domaines donc c'est un pays D'un très haut niveau, euh, le, le, le matériau humain, il est de très haute qualité à la base. Et pourquoi il a été choisi Je pense, moi, qu'il y a des élites, en fait, euh, parce qu'on sait que la Suède, ça n'a pas été un pays euh, collabo à proprement parler, mais c'était un pays euh, absolument pas anti-nazis, loin de là. Donc, je pense qu'il y a eu des élites, en fait, qui ont, à qui on a, avec qui... Euh, le. le, le Les, les Américains, enfin je ne sais qui, ou les, ou les, les Juifs, enfin bref, y a, on, on, on fait des accords, on leur dit écoutez nous on vous laisse vos thunes, on vous laisse tranquille par rapport au dossier qu'on tient, mais maintenant euh, vous, vous faites tourner le pays dans le sens dans lequel on veut qu'il tourne. Le cash en Suède va bientôt être coupé, et le pays va circuler sans cash, ça et personne ne veut. Vous imaginez qu'en Suède il y a des clochards qui ont des panneaux au-dessus de leur tête avec leur compte bancaire pour que les gens puissent leur faire des virements s'ils veulent donner de l'argent c'est ouais, la folie euh, là où la Suède est, ça en est, est, pas, en est arrivé, quoi. ça c'est pas l'Inde a lancé le truc et ça c'est le G20 qui a décidé de se lancer ça parce qu'ils veulent contrôler absolument tout les, toute la circulation de l'argent au niveau planétaire Donc euh, c'est pas spécifiquement suédois ouais, mais comme par hasard ça s'impose en premier en Suède À chaque fois, Ça, tous les trucs, faire pipi, vont le, euh, vont les, le les garçons partout, qui font pipi assis, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc satanique en Suède qui, qui n'est plus de l'ordre du christianisme sécularisé et de la bienveillance euh, exagérée, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a quelque ben, la, chose de le, méchant la, en Suède. Et, et ce qui... bah, écoute, euh, moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une société où on donne aux femmes un, une place beaucoup, beaucoup trop importante C'est c'est quand même assez dingue, et puis bon, c'est voilà c'est une monarchie parlementaire, quoi. C'est le parlementarisme dégueulasse, euh, avec des, des mecs qui, euh, effectivement, qui peuvent être, euh, je pense, techniquement assez compétents, parce que c'est un pays qui est assez pauvre, contrairement à moi, ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de pétrole. Euh, le pétrole, il est en Norvège. Il y a un petit peu de fer mais bon, tant que ça. Et euh, vraiment, tu, quand tu regardes tous les indicateurs de la de la Suède, Alors les indi enfin, je parle des indicateurs euh, sur le temps long, avant qu'ils soient totalement négrifiés, c'est vraiment le, le pire de la, de la social-démocratie. C'est féminisation. Alors, ils ont un indice, il euh, y a un indice démocratique, un peu comme l'IDH, qui est également très élevé. C'est le plus fort au monde. Et, bon, pour moi, tu vois, c'est pas, pas forcément signe de, de, de, de quelque chose de bien. Bah, Non, mais, je dire, alors, je dire, 44% de nénettes au Parlement, c'est énorme. C'est énorme. Hein. Oui, mais pareil, là tu vois, par exemple, il y a en Suède un féminisme qui sort de nulle part dans le sens où évidemment les femmes là-bas ont toujours eu de l'importance parce que étant donné que c'est des pays où il faisait froid euh, les Suédois étaient soit des marins soit des gens qui allaient euh, affronter le froid pour aller chercher une pièce de gibier depuis la nuit des temps donc les femmes avaient l'habitude d'avoir beaucoup d'importance et d'avoir euh, même euh, des tâches physiques quoi de prendre les bûches de les foutre au feu toutes ces choses là euh, donc la femme a toujours été plus indépendante que dans les pays euh, chauds où elle, elle attend juste dans la hutte avec ses dix gamins. Et en fait, c'est juste une, une juste une femme laitière. C'est juste une femme pondeuse. Quoi. En, en Suède, elles ont toujours eu une fonction euh, un petit peu masculine de temps en temps. Mais d'avoir accordé Euh, autant de place à des femmes alors que leurs hommes sont des crèmes parce que là c'est pareil ça n'a aucun sens en, autant dans les pays latins tu vois bien qu'il y a des espèces de mecs qui abusent un peu tu vois ils vont ils vont mettre des mains au cul euh, ils vont ils vont un peu euh, voilà ils vont ils vont un peu écraser les femmes quoi mais dans ces pays là ça se fait absolument pas donc c'est pareil ce féminisme en Suède est complètement exagéré par rapport à la Finlande et la Norvège par exemple donc il y a quelque chose en Suède qui est différent des autres pays c'est un petit degré supplémentaire qui me fait dire qu'il y, y, y a des élites en Suède qui sont anti-suédoises comme, comme on a en France en France vous savez que nous on, on, on a quand même remarqué qu'il y avait des élites qui détestaient notre peuple et en Suède j'ai l'impression que c'est la même chose ce qui n'existe pas en Finlande par exemple en Finlande, ouais, alors, les, je tout crois que ce qu qui se passe procède de la naïveté pure et simple en Suède, il y a un moment donné, ils ont carrément supprimé les élections, quoi. Alors, c'est ça qui est, qui est quand même assez marrant. C'est qu'ils ont un indice de démocratie qui est le plus fort au monde. Et quand, à un moment donné, le, le, le parti, je crois, des, des jeunes suédois, qui est un peu, euh, ouais, un peu comme le Front National, quoi. Peut-être en plus libéral. C'est le, euh... le parti des démocrates suédois. Ouais, ouais, bah, quand ils sont, euh... Quand ils sont arrivés un peu au port du pouvoir et qu'ils commençaient à contester euh, le, la majorité parlementaire, enfin, il, a, il a menacé plutôt même euh, les, les, les Suédois grands démocrates ont carrément annulé des, des élections. Ce qui est juste hallucinant et on n'en a absolument pas entendu parler. Absolument, absolument pas. C'est une, une saine pratique et je, je pense qu'il faudra l'appliquer Euh, à tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Hein, je pense que dans le futur, ça sera mis en œuvre. Alors, c'est une discussion intéressante, mais je suis obligé de passer au sujet suivant. Vous ne m'en voudrez pas. Euh, sujet numéro 2 de cette rubrique euh, Autisme radical. Alors là, ça fait, ça, ça défrié la chronique. Vraiment. C'est le député macroniste, M. Gide, donc Majid en fait, El Gheraba, qui a porté de violents coups de casque contre Boris Faure, responsable de la Fédération socialiste. Euh, d'un blé dont je ne sais même plus où c'est, dans le cinquième ah voilà, arrondissement de Paris. Alors je cite la presse, voici ce qu'elle en a dit. « Il a expliqué à la police avoir été lui-même agressé et insulté par son adversaire, avec qui il entretient un contentieux politique. Tout commence lorsque le parlementaire passe en scooter devant un restaurant de la rue Broca, près de laquelle il réside. » Et aperçoit Boris Faure. Les deux hommes entretiennent un violent contentieux politique depuis que le député a quitté le Parti socialiste pour rejoindre les rangs macronistes fin 2016. Lors des élections législatives, le socialiste a pour sa part été le directeur de campagne de Didier Lebret, concurrent de Mjid El grab dans la circonscription des Français d'Afrique du Nord, donc chez les Bougnoulins. À ce poste, il n'a pas hésité à tenser les choix politique de son adversaire en publiant par exemple un article assassin à son égard sur l'espace blog de Mediapart. Le titre du papier Mjid el Garab, portrait d'un opportuniste ordinaire. Toujours est-il que Rubroca, ses ex camarades du Parti Socialiste, se reconnaissent euh, et engagent la conversation. Les retrouvailles virent rapidement au règlement de compte. Un témoin raconte « Il commence à discuter. Au bout de quelques minutes, le député lui assène un coup de casque très violent. Puis, un deuxième, l'autre tombe par terre en sang. Selon cette source, l'élu était particulièrement remonté. Si les agents de sécurité ne les avaient pas séparés, il se serait acharné. Il avait de la haine dans les yeux. Boris Faure est quant à lui touché au niveau de la tempe. » On l'apprendra plus tard, il a été euh, opéré en urgence et il a été pendant un certain temps dans le coma. Donc c'était quand même une agression assez violente. Les agents de sécurité de Paris Habitat, dont les locaux sont situés en face du restaurant, ont dû, en, ont dû euh, empêcher l'élu d'aller plus loin. Euh, Philippe, un de, vigiles, un de ses vigiles, estime que l'élu était hors de lui. Si on ne l'avait pas arrêté, il aurait continué à le tabasser. Le macroniste euh, s'est immédiatement plaint d'avoir été agressé par son interlocuteur. Contacté par Marianne, un proche de Mjid El-Gherab considère que le député s'est simplement défendu. Je cite « Boris Ford l'a empoigné par le bras, l'a traité d'imposteur, de communautariste de merde, de salarabe. arabe. Emjid s'est défendu avec son casque, c'est tout. C'est une réaction instinctive. » Ce proche suggère encore que Boris Faure ne se serait pas trouvé dans cette rue par hasard, mais aurait attendu le député aux abords de son domicile afin de provoquer un règlement de compte c'est si vous... voilà, voilà. merveilleux, avec les bougnoules, tu as que... toujours, toujours, toujours un complot quelque part, euh, c'est jamais leur faute, ils n'ont rien fait, ce sont de parfaits innocents, et voilà, c'était un complot, euh, on les attendait, etc., etc. C'est oh. l'arabe oh, Ils sont venus pour dire que c'est un complot raciste, euh, qui vise à reconstruire le troisième temple de Jérusalem, comme euh, chacun le sait. <rire> Non monsieur, quelle sale race. Alors, je dis, je répète, je martèle, avec les Arabes c'est très simple. Nous n'avons jamais rien fait. Nous n'avons rien fait, nous ne ferons jamais rien de mal, hein. Et donc par définition, étant innocent et pur de tout crime, c'est forcément la faute des autres. Bah oui, d'ailleurs, l'imam à Barcelone, regarde, il a pleuré. Euh, c'est pas sa faute. Hein il faudrait même s'excuser. Mais c'est, en fait, c'est, enfin, tout le mal vient de là, c'est que c'est vraiment des gens qui sont complètement incapables de. Euh, un, in enfin, incapables de faire une introspection, incapables de s'observer, de se détacher, de se regarder, ils, ont toujours, euh, ils sont toujours mus par des automatismes grégaires, par des automatismes égotiques, par des automatismes et, et ils n'arrivent jamais, jamais, jamais à avoir une, un, un, un brin de contrôle sur ces mécanismes-là et c'est ça qui est affligeant alors des fois chez les petits blancs de 13-14 ans ils peuvent se laisser avoir par les bougnoules parce qu'il y a cet esprit de corps de groupe, de meute qui donne, qui donne la sensation de force quand on est un petit blanc isolé il y a cette espèce d'énergie qui doivent avoir un peu du soleil ou d'un problème endocrinien c'est plus de l'hystérie que de l'énergie en réalité c'est pas de l'énergie profonde quoi. mais ils ont une certaine énergie quand même quoi. Ils ont, enfin bon, passons, et en dehors de ces espèces de petites qualités innées qui qu n'arrivent absolument pas à exploiter puisqu'ils n'arrivent pas à la canaliser, ils n'ont aucune possibilité de devenir des êtres humains. Puisque la définition d'un être humain, c'est cette aptitude justement à, à, à, à, à se conscientiser. Quoi. Or... Euh, quand, tu, quand les, les, les, les mécanismes tribaux, les mécanismes égocentriques euh, prennent le, le, le pas sans arrêt, tu n'as aucune possibilité de, de t'objectiver. Et c'est ce qu'en fait des sous-hommes. C'est pour ça que c'est sûrement, euh, ils sont sûrement, malgré leur QI supérieur, ils sont sûrement encore plus sous-hommes que les Africains dans l'ensemble, moi, je pense. Ouais, c'est... Bon, enfin, en tout cas, l'affaire la, la, a défrayé la chronique. La chronique, pardon. Euh, bon, c'est vraiment le bougnoule... Tu lui mets son poste de député, sa cravate, tu lui mets du micro. Ouais, c'est ça, c'est un... Il voit un adversaire, il prend son casque, il lui pète la tête, et ensuite quand on lui dit Ah mais vous avez pété la tête avec. Ah oui mais il m'a droité de sale arabe, c'est pas ma faute, c'est lui, il m'a agressé, etc. Bon, t'es un sale bougnoul, ça changera jamais, voilà. C'est ça, oh non, en, en plus est il est Joker. Il est élu des Bouniouls, c'est-à-dire que c'est élu des, des Français de l'étranger, mais sûrement de la circonscription des, des Boukak. De, il y a beaucoup de euh, voilà. Français de l'étranger, parce que... Dire, oui, la, oui ben, euh, il y a euh, beaucoup la, de la, Français la en Algérie, français. mais bizarrement peu, très peu blancs, je pense. Ouais. Mais voilà, donc on avait eu... Il faut se rappeler quand même qu'on avait eu la, la députée euh, Négresse euh, qui avait mordu un chauffeur de taxi aussi. Donc là, on a... Le... Enfin, on, est, on a... <rire> La France euh, devient, ouais, euh, voilà, euh, Deviendra et, et, deviendrait un pays de nègres. De, de, nègres deviendrait un pays africain, un pays panafricaniste, j'ai envie de te dire, puisqu'on a des Arabes, des nègres euh, sauvages, tu vois, il y, y, y a une, une égalité de réconciliation là-dedans. Euh, ma foi, c'est assez beau à voir, hein, je dois dire. C'est en cours, c'est en cours. Euh, alors ça me fait penser à Rashida Dati, là, qui s'était vanté. Alors c'était assez marrant parce que toute la presse euh, en fait elle est, était un petit peu en pamoison devant Rachida Dati la, la rebelle euh, qui, qui sort autant, de, de la cité parce qu'elle a agressé physiquement euh, comment il s'appelle ah euh, oui Ortefeu un pagne Ortefeu Ortefeu quoi c'était marrant parce que elle elle elle, elle, non, mais elle, elle se vantait de poussée. mettre son point devant la figure on en a parlé dans l'émission Elle s'était posée en résistante anti-nazi parce qu'elle avait dit hors de que c'est un raciste. Attention, accroche-toi. Oui, mais elle. Qui la fait rentrer dans le système C'est ce putain de mange merde de Sarkozy. C'est lui qui l'a fait rentrer là-dedans. C'est personne d'autre. C'est pas par son talent, elle en a pas. Donc qui l'a qui l'a casé là-dedans C'est Sarkozy. C'est-à-dire tu, tu, tu es en train de dire euh, un petit, euh, petit fils de Raben de. de... Et voilà, de... voilà, et euh, voilà, et de... voilà. Ouais. Et voilà. <rire> genre, la tu crois ouais, c'est dire... un descendant dire... un de, de chrétien orthodoxe d'Hongrie Sarkozy Je suis déçu. Tu vois, mais ces putains de ratons ne changeront jamais sous aucun ciel. Tu peux les tu peux les bazarder en Islande pendant 300 ans, ça restera des sales. De merde, toi qui sont des putains de haineux, ils sont incapables d'avoir une relation normale, égalitaire, sincère, honnête avec qui que ce soit. Les types sont toujours en train de, de te poignarder. Ah en bah, le dos. Le, le, le, un arabe à lunettes qui te fait un sourire, enfin, moi ça me fait peur. Quoi. Euh, je sais pas si vous moi, avez déjà vu ça. Par contre, par non, coup, non, mais je sais, non, mais, là, je, je sais non, mais... déjà <rire> qui je vais avoir sur ma liste. par contre. Oui, <rire> non, mais ça, non, ça y effectivement, a... J'ai pas peur, mais si tu veux, je vais pas lui tourner le dos. Et moi, je trouve que les lunettes, ça va quand même mieux aux Arabes qu'aux Noirs. Hein. Les, les Noirs à lunettes, il a rien de plus insupportable. quoi. Les Turams et compagnie, <rire> c'est vraiment c est, c est, c est tellement grotesque, quoi, ces espèces de singes savants. Alors qu'il y a des rebeux à lunettes, quand même, des euh, espèces de rebeux à OQI, euh, j'en ai déjà vu, y, ça va. Oui, quoi. Oui, Justement, les lunettes, masse, ça, ça les rend presque européens. quoi. C'est-à-dire que quand tu t'exécutes, qu'il te met une, une lame dans, dans le dos Euh, il, te, il, il va il, ça rentre... c'est à tu vois il te, non, est en de la mecque bah tu rigoles t'as déjà vu un islamiste à lunettes toi bah bien ah sûr. non mais non mais ça, ça c'est eux ça c'est des mecs qui se balancent le, le laboratoire à côté le, ils le préparent f... les armes chimiques ça, ça, le, form... le formateur là des euh, des frères kouachi là d'ailleurs qui est euh étudiant, tu comment ça s'appelle Oui, c'était le bougnoul il y de farine tout Non Non non non non non non non non non le cerveau des frères Kwashi, le Guy Men, c'était un américain, c'était un bougnoul qui a été naturalisé américain. Bougnoul tout peigné tout j'étais j'ai la la le Nord nous dira que c'est je confonds l'un l'autre mais l'autre il yankee. Mais les types avaient des lunettes un peu quoi. Bah, en tout cas, c'est marrant parce que ce, ce Bounoule, en fait, euh, a été recruté par, euh, par Ségolène Royal parce que c'était un Bounoule, en fait, un petit peu co comme Nadjat. Euh, et euh, il vient du du PS. C'est quand même, je trouve ça génial. Je pas, génial. Alors, Alors Bounoule qui se venge sur le socialiste. Euh, ah, J'ai envie de dire Ségolène Royal non, non, qui a initié la démocratie participative. Euh, et à quelque chose. Hein. Elle a lancé le concept. Alors. Passons à la rubrique suivante, chers amis, rubrique numéro 2, hein, on abandonne euh, notre euh, autisme radical et on passe sur la gauchiasse de la semaine, et là c'est Bruno Roger Petit, nommé porte-parole de la présidence française. Alors là vous êtes tous impressionnés, vous êtes tous euh, stupéfiés de voir qu'enfin quelqu'un qui est à la hauteur représentera, va porter la parole littéralement de la présidence française. Qui a envie de me parler de Bruno Roger Petit et de cette nomination extraordinaire à la tête, euh, bah, enfin celui qui va donc aller représenter euh, le président français Qui a envie de me dire la situation Vas-y pour Rich. Moi je ne le connais pas et je pense que la plupart des gens ne connaissent pas non plus ce gars-là. Ah bon J'ai cru, cru comprendre que c'était une espèce d'énième courtisan. Euh, un journaliste à la base, c'est ça Bah en fait, on l'a connu ah, mais pour, les, pour, les pour les Michois, plus... oui. Hein. Pour les plus vieux, pour les plus vieux. Il était sur France 2 pendant très longtemps, les années 90, début des années 2000. Peut-être même que début des années 2000, alors je ne me rappelle plus. Et donc, il est familier pour les gens plus âgés. Si vous avez 20 ans, 25 ans, bon, peut-être pas. Encore que... Mais il était tout le temps là, mais il faisait jamais le 20h. Peut-être qu'il tu fait quelques fois en remplacement, quoi. mais il faisait le, le 13h, des trucs comme ça, quoi, ou le matin. Et ce type-là, pendant très longtemps, était assez... Euh, assez, assez, assez euh, comment dirais-je inodore incolore voilà quoi il n'avait pas de relief quoi. et c'est que depuis quelques années en fait, bah depuis les réseaux sociaux et notamment Twitter que ce type existe en fait il existe par les réseaux Twitter et là euh, bah oui il a une coloration qui est une vraie bah en fait une coloration de caca en fait c'est vraiment assez... sa couleur et bon je vais laisser parler les, les, les intervenants les raciologues Ouais, mais, mais la ce, quint... Oui, oui, mais... oui, oui c'est vrai, exactement. exactement. Allez-y. C'est la quintessence de la France, vraiment. Euh, à... Je pense que dans un dictionnaire illustré, tu vois, dans un dictionnaire pour Gogol, donc pour un Français de 2058, hein, parce que quand il n'y aura plus que des... quand notre taux de mélanine sera trop élevé, il nous faudra bien des, des dictionnaires illustrés. Je pense qu'à côté de France 2020, tu pourras foutre la gueule de Roger Petit, quoi. Euh, une espèce de tronche euh, de, de METEC, un, un nom improbable euh, de METEC, mais il est sûrement français, tu sais, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est les METEC qui remontent déjà, euh, tu sais, c'est METEC depuis plusieurs générations, donc c'est vraiment l'anti-France euh, qui a eu le temps de maturer, quoi. Et, et puis à la route sur le plan des idées politiques, c'est absolument tout ce qu'il y a de pire, et dans la façon de les ex, exprimer aussi, donc sur le fond, sur la forme, c'est la serpillière totale, l'ectoplasme euh, intégral, donc ce, un fils de pute hein, aussi, à, accessoirement. Euh, un type qui n'a ni foi ni loi, qui s'est permis, euh, qui bouffe à tous les râteliers, qui s'est improvisé expert footballistique. Alors, il, il connaissait bah, oui. vraiment que dalle, quoi. Il... Alors, non, Astérix, je t'arrête. Et il... c'est normal que ce soit un expert footballistique puisque c'est un expert en aigre. Euh, donc, partant de là, euh, c'est un ah, non, expert non, non, en football. En... Les experts en nègres, c'est nous. Lui, il connaît absolument rien. Il croit. Ouais, que enfin, lui, lui des... il, aime, déjà, il aime les il... nègres. Donc, il aime les nègres. Donc, quelque part, il est, il est compétent pour parler football. C'est. Enfin, sais... enfin, là, j'ai aperçu l'équipe de France. Je fais un petit aparté. J'ai aperçu l'équipe de France. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais quelle horreur Qu'est-ce que c'est que ce truc qu -ce ah, là, que là, là, là, là. Et en plus, ce qui est très triste, c'est que là. Euh... La France nous a sorti un Uber Niger. Donc, euh, bah malheureusement, pour nous, pour notre idéologie, c'est toujours chiant d'avoir un espèce d'Uber Niger qui pointe le bout de son nez. C'est le petit Mbappé, là. Le la, petit Mbappé. La, la, la chose qu'on va avoir, c'est que ça, ça va pas durer. Tous à Minasie. On va en entendre parler pendant 15 ans parce que c'est vraiment un, un, un nègre supérieur, quoi. Bon, alors ça veut pas dire qu'il atteint, mais il a des. Il a quelque chose en plus que les autres nègres. Déjà, sûrement un QI aux bon, alentours est de son Il pas 100 méfice, non Parce qu'il va l'air assez blanc, quand même. Comment Alors, t'as un. On va revenir à Mbappé on... On va... Juste pour... Pour... pour revenir à Bruno Roger Petit, euh... bon, j'invite je... Je... tout le monde à taper Bruno Roger Petit dans Google. Hein. Mmh. Pour une fois, il n'est pas coutume. Et à regarder sa gueule. Euh... Il faudrait. Euh je pense que les auditeurs nous... Je me suis renseigné au niveau raciologique. Alors, alors On me dit déjà garantie méditerranée. Ça, c'est garantie, c'est acté, c'est... Alors, peut-être vers Non, non, non, non, il y a du, y a du nègre, c'est obligé. On, on, on m'a dit euh, non, mort, on m'a euh, dit non parce que euh, en raison en fait de la mâchoire, ça colle pas et il n'y a pas d'influence nègre a priori quoi. Ah, mais, du, mais ce serait en fait du du sud rital mais bah, du voilà. sud rital <rire> du ah, nègre du, mais du je touche un fond de la botte quoi, vraiment du du ouais, du ouais, leur ouais, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais mais, ah, mais c'est que Enfin, il faudrait, il faudrait qu'on lui... <rire> qu lui fasse un petit, euh, euh, une petite analyse génétique à ce, à ce genre de là, mais je suis certain qu'il y a du nègre, c'est obligé. obligé. Non, en fait. mais ouais. un jour, il faudra qu'on s'occupe du problème de l'Europe du Sud, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de chiasses qui viennent de là-bas, il faut le dire. Bah oui, fait. surtout que la France a tendance à attirer quand même un petit peu tout ça. Quand même. Alors, attendez, attendez, chers amis, j'ai quand même envie de vous rappeler un propos de Bruno Roger Petit, nouveau porte-parole de la présidence française, et vous allez voir qu'en tête, il avait déjà un archétype de président français, bon malheureusement c'est pas réalisé cette fois-ci, mais peut-être que ça viendra après, c'est lui qui s'exprime, je le cite, « Oui, il y aura un jour, avant la fin de ce siècle, un président de la République française, dont le prénom sera Mohamed, ou Ahmed, ou Nordine. C'est une perspective formidable, parce qu'au regard de l'histoire, et contrairement à ce que raconte la fable zémorienne, ce sera authentiquement français. C'était en 2014. Voilà, voilà donc ce type-là, euh, depuis des années, est, euh, écrit des articles partout, sur le Nouvel Obs, sur Challenge, etc. Euh, sur Twitter, il est partagé par celui de la ça. Ce type-là est un des plus grands apôtres de la négrification, de l'islamisation de la France. Oui. Euh, il est invité partout. Il, a évoqué, il, est sur, il est sur Internet. Il était avant sur France 2. Il a souvent ses petites places dans les BFM, ITV, etc. Hein, il est toujours là. Et, euh, et voilà. Donc lui, lui, lui, lui, il veut vraiment nous remplir sous une sous un tambourot de, de METEC. Alors, il a son rond de serviette, comme tu le disais, dans énormément d'émissions, et euh, il va encore plus loin que le simple antiracisme. Lui, c'est l'apôtre, je dirais, moi, je le place vraiment dans le top 3 de l'égalitarisme, parce qu'aucun propos euh, misogyne... Mais alors, attention, hein, pour lui, un propos misogyne, j ai, j ai, là, j'arriverai pas à vous en trouver un sur le champ, mais c'est ridicule, quoi. C'est un propos... Euh, tu dis bonjour à une femme, t'es misogyne, quoi, si, si, si tu lui fais le baise-main par exemple, t'es es misogyne au carré, quoi. Enfin bon, ce mec est complètement taré, c'est vraiment un, un collabo de la pire espèce, euh, il faut, je sais pas d'où il sort, ça doit être quelqu'un pareil, qui doit être très très crade, qui doit avoir une vie intime très très crade, qui doit être tenu, parce qu'il est vraiment à la pointe, Sur tous les dossiers de, sur toute la subversion du peuple français, il est à la pointe. Et je vous dis, il essaye de s'immiscer même dans le monde du sport, où il était là uniquement pour son petit couplet antiraciste, son petit couplet féministe. Oui, oui, oui, oui. oui. Mais non, non mais no, no, notre spécialiste des glandes, Alexis, euh, qui n'est pas là aujourd'hui, oui, <rire> euh, nous aurait dit, par vu son physique, je pense, euh, hein, de de espèce de, de, de gros trucs fait des machines de, de machin dilatées euh, que ce type a des problèmes endocriniens euh, et que probablement euh, ça, doit, ça doit jouer euh, sur c'est euh... la race c'est la race c'est la race qui ah oui non mais, non, mais t as, t as la, as, ça vient effectivement de d'espèces de d'horreurs de, de, de, de, métisses qu'il qu est mais ça, ça entraîne des déséquilibres hormonaux et qu'il faut qu'il est gras comme euh, comme une pentade Bah en fait déjà il a le tour la peau, il la peau verte hein, il a la peau verte il, faut quand même ouais, le voir, ouais. il, il a le tour de cou qui est à peu près euh, celui du front hein. donc euh, c'est effectivement je pense qu'il y a un, un petit problème de thyroïde ah, c'est grave, grave. c'est du c'est du vieux fond de peuplement méditerranéen qui remonte euh, à plusieurs millénaires euh, ça remonte jusque vers la France aujourd'hui Un nez comme ça, un nez, excuse-moi, un nez comme non, ça, non, ça, ça ne peut être que des nègres. Attends, nègre. attends intéresse-toi au sujet, tu vas voir oui, que des nègres oui, comme oui. ça, t'en as quantité. Il n'y a pas que des nègres. Euh, ça, c'est du fond de la cuve euh, méditerranéenne, je vous assure. Exactement. Euh, ce ce truc-là est dégueulasse. Ça a débordé parce que la France a une politique immigrationniste complètement délirante depuis très longtemps. Euh, on a le nez rivé sur les nègres, etc. Mais je vous, je vous avouerai que oh les oui, nègres et... sont, les, sont les moins, moins dangereux ouais, du lot. Parce oui, que les, les, les nègres, ça dire. se voit. Quoi. Et surtout, ils sont, comment dirais ils, ils ne peuvent pas prétendre à des niveaux de responsabilité. C'est impossible. Alors que cette sous là parvient à se glisser au plus haut niveau de responsabilité parce que, quand même, par mimétisme, n'est-ce pas voilà. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Euh, mais euh, pour quiconque s'intéresse qu à la raciologie un peu pointu. Aussi. pour quiconque veut s'intéresser euh, à la raciologie un, un petit peu sérieusement, euh, le saura, je veux dire, bon, attendez, il euh, n'y a pas que des cadeaux euh, dans, la grande dans ce qu'on appelle la grande race blanche, exemple, la, la macro-race blanche, il euh, n'y a pas que des cadeaux. Alors, je veux enchaîner maintenant avec le sujet suivant, c'est, euh, comment dirais-je, encore, malheureusement, encore le pape. On en a parlé la semaine dernière, euh, on lui a accordé beaucoup beaucoup de temps, donc on va pas s'étendre de trop là dessus, mais alors il a, réitéré. il a réitéré mais il a réitéré dans les grandes largeurs. Alors, c'est cité par Sputnik News, qui évidemment oui, euh, n'allait pas s'en priver. Alors le pape, François, se confie sur sa psychanalyse, les femmes et le communisme. Je pense que le communisme a beaucoup plu à ce News, news. c'est dans le titre. Alors je lis l'article. Comme à son habitude, sans conformisme ni langue de bois, le pape François a révélé quelques éléments croustillants de sa vie privée. Pour la première fois, le pontife a confié notamment avoir consulté une psychanalyste de confession juive pendant 6 mois, à l'âge de 42 ans. Il, je cite, remercie Dieu d'avoir connu de vraies femmes dans sa vie, soulignant, souligne le côté communiste des chrétiens et raconte avoir recouru à la psychanalyse. Le pape François se confie dans un livre d'entretien intitulé « Politique et société », né d'un dialogue entre le souverain pontife et le chercheur français ah, de... Alors voilà. Dominique Volton Dominique Volton, le mec qui était face à Zemmour euh, sur France o, France Outre-mer. Ah Oscours. oui, le porcinet là Parce que ici, il est légitime de lutter contre l'immigration clandestine. Ce n'est pas dans les mots. Quand on passe au fait, forcément, il y a du dégât. Forcément, il y a des gens arrêtés. Forcément, il y a des gens qu'on renvoie. Forcément, ce n'est pas très euh, pas sympathique. Ce n'est pas que ce n'est pas humain, ce n'est pas sympathique. Mmh. Mais il faut savoir si euh, des frontières existent, si un État a la légitimité d'accepter les étrangers qu'il veut ou pas, premièrement. Deuxièmement, la distinction est-elle si claire entre passeurs et aidants Moi, je pense que non. Je pense que les passeurs utilisent euh, l'ingénuité et la générosité de beaucoup d'aidants. Et que deuxièmement, je pense que beaucoup d'associations ont à leur tête des gens qui, pour des raisons politiques, idéologiques, veulent empêcher... Et ça fait depuis 30 ans que ça dure, veulent empêcher la France de contrôler ses frontières et de refuser les étrangers dont elle ne veut pas. Toujours. Et je dirais. Bah oui, je de mais, mais, mais non, pas on du on tout. Et terminer, je dirais que c'est toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on joue sur l'émotion. Mmh. Mmh. Pour ça, le cinéma, ça le, le cinéma est un moyen de propagande exceptionnel. Exactement. Le cinéma est un moyen de propagande exceptionnel, servi mmh. par des gens qui d'ailleurs sont toujours dans ce genre d'idéologie de, d'extrême-gauche mmh. et antifrontiériste. Mmh. Enfin, mmh. euh, et euh, on l'a vu avec Costa-Gavras récemment, il y a eu un film, très beau film d'ailleurs aussi, mmh. qui s'appelle euh, « Eden à l'Ouest », qui fait l'éloge de l'immigrant. Là, c'est la même chose on fait. L'immigrant, c'est l'humanité, l'immigrant. Im... Toute l'humanité la société. Dominique, oui. oui, oui, oui, je vais jouer, jouer mon rôle oui, Dominique, est est vous d'accord. Est-ce que vous voulez ah. avoir non, la gentillesse de le laisser il terminer Il arrive à la conclusion. Il arrive à la conclusion. Je n'ai jamais dit le contraire. Vous n'avez pas d'émotion. J'ai jamais dit le contraire. Il faut décortiquer. Conclure. L'Europe n'est pas menacée par les immigrants indépendants. Il faut décortiquer. L'Europe n'est pas menacée J'ai Je n'ai pas fini. Je pense que justement, justement, alors, si on en vient... À la oui, fin, là, je pense qu'on utilise toujours hein. les mêmes méthodes et on a vu tout de suite le metteur en scène de Wellcome déraper en disant que ça lui rappelait euh, les juifs en 43 et que les gens qui aidaient, c'est lui, c'est pas moi mm. et que c'est toujours la même méthode depuis SOS Racisme et la petite main jaune mm. qui mm. est identifiée à l'étoile jaune, mm. depuis toujours c'est toujours la même chose c'est à dire qu'on veut absolument culpabiliser la France et la police française et dernière chose, et je finis là dessus l'immigration A une utilité. Tous les gens ont une utilité économique. Simple. C'est-à-dire que quand la délocalisation ne suffit pas à faire le baisser les salaires, le le salaire. le je m'en fous complètement. Bah, si Le Pen ouais, dit qu'il fait beau ou qu'il pleut, je ne vais pas vous de dire l'inverse. — Donc en fait, c'est un système ce de pas. pression les sur les salaires. — Ça les les bons mmh. Français de travailler... Bon, — bon, Pas du tout. J'ai jamais décidé de se faire parler à la conclusion. interdit. — on, on va laisser la Anastasie... — Voilà, se là, je, je finis ma est conclusion. Est ben, euh, euh, je finis ma conclusion. Je vous ai laissé si parler, oui, moi. — Il y en a qui moins Non, pas du tout. Je finis ma conclusion. Quand les délocalisations ne suffisent pas pour faire pression à la baisse sur les salaires de... — L'immigration permet... — L'immigration dans les emplois qui ne sont pas délocalisables permet de faire baisser les salaires des exact, frais et c'est comme ça que la mondialisation fonctionne depuis 30 ans et c'est comme ça qu'elle a explosé il y a six mois, eh ben, il faudrait voilà. comprendre ah, ce fantasme de l'invasion, c'est quelque chose qui est récurrent, et je m'excuse, mm. aujourd'hui les, les, les immigrants sont parfois noirs parfois de couleur, mais si vous prenez l'histoire de l'immigration en France depuis 1900 vous avez eu des blancs, Avec énormément des, des, des, des, polonais, des belges, polonais, des belges, des italiens. par conséquent, il oui, oui, vous y vous a toujours vous vous m y m y vous permettez, il y a toujours du racisme et d'excusance oui, le racisme et l'exclusion est encore plus fort quand il s'agit de gens qui ne sont pas de couleur blanche qui sont peu européens, qui de fait ne sont pas souvent chrétiens, ils sont musulmans, donc le racisme se redouble, et il y a un vrai scandale Pour l'Europe, si vous voulez, et pour la France en particulier. On ne peut pas se targuer d'être la patrie des droits de l'homme, de la démocratie, etc., et de se comporter comme se comportent les États européens, dont la France, qui est probablement en bas de, de, en bas de, de peloton en ce moment, mais la gauche n'a pas tellement fait mieux que la droite. Donc, en tout c'est pas un problème de gauche-droite. C'est scandaleux sur le plan des valeurs fondamentales, des leçons que nous n'arrêtons pas de donner au, au, au reste du monde quand nous traitons les immigrants clandestins qui sont comme ça. Il n'y a jamais eu d'immigration. Euh, On n'a jamais arrêté l'immigration illégale, l'histoire du monde. Et je vais même plus loin. La richesse des hommes dans la, dans la mondialisation depuis de, le début de l'humanité. Euh, et je vais commencer avec Déric, probablement, qui a envie de nous parler de Dominique Volton, de la psychanalyse. Oui, oui, euh, alors oui, bon, inspiré par Esther, hein, bon, Esther, vous aurez fait le, le lien tout euh, de suite. La psychanalyse, euh, bon, sûrement... Euh, Freud Voilà, hein, bon c'est pas la peine de vous faire un DCM, même Onfray a vu le truc. Pas, bon Là déjà, il va y avoir tous les cathos un petit peu, euh, un petit peu paumés. Hein. Euh, ils vont aller voir le, le juif du coin pour, pour lui filer du pognon, euh, voilà, parce, que, parce que le pape l'a fait. Enfin, même, comme tu l'as dit, même Michel Onfray n'y a pas cru, je veux dire. Oui, non, ben oui. Non, ben, oui Michel est... Onfray est un anarchiste, euh, bon, enfin lui un jour il est anarchiste, un jour il est communiste, il sait jamais où il est, tu vois. Mais bon, ce qu'on sait, c'est qu'il est de gauche. Même lui, il dit, bon, non, non, non, quand même, l'arnaque freudienne, c'est bon, ça suffit, ça fait un siècle que ça dure, il est temps d'enterrer de quoi. Je veux dire, putain, et t Toto arrive sur, sur son mulet, tu vois, ah oui, alors moi, j'ai trouvé ça fascinant, j'ai appris des trucs, euh, oui, c'est oui. hallucinant. Astérix bah, est... qui là-dessus, ou, ou Derek, enfin, allez-y, Oui, il oui. est dans le Noachisme, euh, il est dans le Noachisme total. Ce, ce mec est totalement soumis aux Juifs. Comme tu le dis, c'est absolument. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui, à la fois, avec tout ce que le, le, le christianisme possède de, de, de pratiques pour aller mieux, comment il a une vulgaire psychanalyse sur un divan euh, d'un vieux vendeur de jeans, de euh, mais. Enfin, quelle arnaque, quelle escroquerie! On est vraiment tombé euh, ultra, vraiment bas. Quoi. Quand tu penses au poids, il a juste à aller au, à l'église, euh, prier, méditer, chanter, euh, louer le Seigneur, et puis euh, tout se passera bien pour lui. Enfin, C'est pas un catholique. Ça, tout, là, je pense que tous nos auditeurs catholiques le savent à, à, à l'écoute de cette anecdote. C'est évident que ça ne peut pas être un, un croyant, un catholique. Là, on, on est en train de se faire enfiler. Puissance 1000 quoi, alors, oui, non, par exemple, je... par une psychanalyste, la psychanalyse est une science juive, alors on a jung non, on a, une pseudo-science, une, une pseudo-science, pseudo mais euh, on a Jung qui a, qui a des choses très intéressantes à dire, mais ce n'est pas scientifique au sens strict. Euh, comment dire, mais lui va chez une psychanalyste juive, ce qui ce qui, je veux dire, c'est aberrant, je veux dire, c'est aberrant. Non, maintenant, tu, tu vas, vas au confessionnal. Oui, parce en fait, c'est le seul, le, le seul truc, pourquoi il y a un effet placebo dans la psychanalyse et pourquoi il y a autant de gens qui se font avoir, c'est une escroquerie totale, c'est qu'en réalité les gens, euh, ils ont besoin souvent, on est de plus en plus coupés les uns des autres, même en famille plus personne ne se parle à l'entreprise, tout le monde tire la couverture à soi, on se, on se regarde tous en chien de faïence, en coin euh, derrière les journaux comme des vieux espions dans Tintin, euh, c'est vraiment le, le climat est tendu en France quoi. Et donc euh, tu arrives sur un divan tu racontes toute ta vie, y compris toutes tes, toutes tes saloperies, euh, tes, tes mauvaises, tes, tes mauvais sentiments, tout ça, et finalement tu les expulses, quoi, et c'est évident que ça a un côté, c'est pour ça que le confessionnal existe euh, chez les catholiques, et c'est pour ça que d'ailleurs chez les catholiques, on a le droit absolument de tout dire à son prêtre, on a le droit de tout dire, alors lui, il n'a pas de prêtre au-dessus de lui, mais il a ses, ses proches euh, au Vatican, quoi, à qui il peut, euh, à qui il peut parler, et c'est la seule chose qu'a la psychanalyse, c'est de pouvoir se confier à son et en réalité effectivement ça fait du bien sauf que normalement chez les gens normaux on n'a pas besoin d'aller voir un, un vieux juif qui nous prend 90 euros les 5 minutes C'est pas le Vraiment, rôle on du prêtre, a sa famille, ça. on a sa femme on a ses, son meilleur ami euh, enfin voilà son père je sais pas qui quoi. Oui, c est, c est, comme dit Magave c'est le rôle du prêtre c'est à dire qu'en gros euh, le type te dit je suis allé chez Satan et c'est génial quoi. ça m'a aidé Oui, voilà, là, je, pourrais, je parlais pour les athées, mais pour les croyants, effectivement, c'est le rôle du prêtre. Pour les athées, après, c'est les confidents euh, dans, qui nous entourent, quoi. Welcome to Racist Radio, 4088 boys, machine chew the way Chers amis, nous revoici pour cette deuxième partie d'émission. On va discuter assez librement, euh, pour commencer, euh, de la démographie française. Enfin, française, euh, oui, ça change, ça évolue, ça, ça évolue, ça évolue, ça évolue. La démographie que... française. Française, française, voilà, c'est ça. X16, fois, fois 16. La france de l'avenir. Autres... Alors, c'est euh, f De souche qui nous a fait savoir que les choses avançaient, qu'elles avançaient plutôt dans le bon sens. C'est euh, à l'occasion d'une publication parue, enfin euh, c'est une synthèse réalisée par l'INSEE, qui nous permet d'avoir un aperçu, en fait, de la natalité euh, de la France, de l'Hexagone. Euh, et en résumé, en... oui, on peut le dire, c'est exactement ça, Le, comment dirais-je On en est aujourd'hui en France à 27% de naissances dont au moins un parent ou deux, hein, au moins un parent euh, est né en dehors d'Europe. De, Donc plus d'une naissance sur quatre, aujourd'hui aujourd en 2016, hein, plus d'une naissance sur quatre en 2016 est le fait d'au moins un parent né en dehors d'Europe. Qu'est-ce enfin, que ça vous inspire, enfin, chers amis Alors, attention, pas né en dehors d'Europe. Enfin, né en dehors d'Europe et de nationalité ah, étrangère. Non, mais c'est-à-dire que tu peux être... Tu sais, T'as as oui. des, des, des, des Français qui sont nés à l'étranger aussi. Droit, le droit du sang existe encore en France, heureusement. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu prends par là, effectivement. Donc, 27% de, de naissances. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, là, tout de suite Voilà, euh, tranquillement, 27% des gens, tu vois. Hein, juste sur les naissances en 2007, voilà, il euh, y a un parent, il n'est il est, il est, il est pas de l'hexagone quand même. Alors, qu'est-ce que vous en dites Oh C'est une surprise. C'est pas... Bon, Alors, On a un petit peu parlé euh, dans le briefing là, pour l'émission. Euh, le fait d'avoir un parent... Euh... Euh, français, mais même ces deux parents français en France, est-ce que c'est euh, quelque chose qui, euh, qui, <rire> qui fait que vous n'allez pas être un putain de métal Non non non non non oui non, mais, oui, oui oui effectivement c'est ce qu'on ce sont oui d'accord ah ok ok ok ouais, ouais. si tu veux reprendre c'est à dire qu'effectivement a... dans cette analyse effectivement c'est ce que ça c'est le, le gros point noir en fait Re revenons sur l'essentiel Okay. C'est-à-dire que pour, pour, en fait, autant que je sache, l'INSEE nous, nous sort une, une, une, une étude où euh, l'analyse est faite en fonction de la nationalité administrative. D'accord, euh... d'accord. En fait, oui, ok, ok, ok, je vois un petit peu où tu veux en venir. C'est-à-dire que y a les, ce sont des gens, en gros, qui sont là depuis euh, 20, allez, maximum 25 ans Et euh, qui, sont arrivés, ben, qui sont arrivés de pays euh, extra-européens. C'est ça. Et donc, donc, des, donc les, parmi les naissances, en France, on a 27%, de, 27 qui, qui ont au moins un des deux parents. En 2016 Oui, en 2016. Hein, en 2016, un des deux, au moins un des deux parents qui est né, qui, enfin, qui est extra-européen, de nationalité et de naissance. Euh, et sachant que donc, cette per ces personnes là sont probablement arrivées euh, dans les 20 dernières années et oui au niveau de la tendance c'est assez effrayant on va dire oui. c'est euh, euh, plus euh, 33% en l'espace de 6 ans hein. ce qui est juste euh, est énorme alors, euh, dis nous en plus là dessus ouais. Attention, c'est-à-dire que on nous a donné des statistiques qui... Alors, euh, je reviens là-dessus. Effectivement, euh, l'affaire de la drébadocytose avait un petit peu titillé avec le bras parce qu'on s'était rendu compte que c'était un putain de menteur et d'idéologue. Parce qu'effectivement, euh, ces statistiques montraient que bon, bah, euh, tout ça était fou. Donc, il est, il est revenu sur son discours. Il est revenu sur son discours... Et on, on a maintenant des statistiques officielles de l'INSEE qui euh, parlent, des, qui mettent en avant les naissances selon le, pays de, selon le pays des naissances des parents. Oui. Donc attention, hein, on est bien d'accord que de nombreux nègres ont déjà pondu des nègres qui sont nés au début des années 2000. Hein. Oui, oui, c'est ça. Hein, Alors, faut, en, en non, fait, non, mais il faut bien rappeler ça qu'on a des parents de, de, de nègres qui sont nés. Après euh, 1998, on en a beaucoup dans les maternités. Donc, euh, c'est ces statistique à, à, à la baisse. Hein, Près, précision, précision, précision des choses. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, en 2016, 27% des naissances sont le fait d'au moins un parent qui est lui-même né en dehors d'Europe. D'accord. 27%. Donc c'est-à-dire que 27% des naissances sont des métecs. Ça, c'est acquis sur la base des statistiques de l'Insee. Sauf que c'est sur la base de la nationalité administrative, bien sûr. Donc, les fils des immigrés qui sont arrivés en France dans les années, on va dire, 60, d'Afrique du Nord ou ailleurs, qui ont eux-mêmes eu des enfants à partir des années 60 et surtout 70, qui ont mûri et qui sont maintenant en âge de procréer depuis un certain moment, sont des gens qui sont considérés comme français. Puisqu'ils sont nés en France, ils ne sont pas nés ailleurs, ils sont nés en France. Donc les fils d'immigrés de la première génération sont officiellement, administrativement, des Français. Eux, leur, euh, leur progéniture n'est pas considérée comme étant euh, d'origine immigrée par ces chiffres de l'INSEE. Donc il faut les ajouter aux 27%. Et Alors, ça veut juste... dire qu'il faut, ajout... faut ajouter en gros toute la progéniture de toute l'immigration. Depuis les années 60, c'est ça. C'est toute la descendance de cette immigration qui est arrivée à partir des années 60. C'est Ce juste énorme. C'est oui, énorme. Et non, et non seulement ça, mais aussi les, euh, les, les, les plus français que nous. Là, les, euh, les types, là, les dom-toms. Alors les dom-toms aussi, bien sûr. Là, on est sur des chiffres qui sont assez discutés, mais entre 500-600 000 au moins. Oui, mais c'est pas ça. C'est enfin, à dire qu'on est sur une population qui est... Euh, depuis, euh, allez, on va dire au minimum un demi-siècle, euh, c'est un cancer qu'on qu nourrit à coup d'impôts. Bien sûr, alors effectivement. D'ailleurs, oh, chers quand amis, hein, vous, allez, vous, a, vous, a, vous allez sûrement payer vos impôts, hein, vous allez jusqu'au 15 pour le faire. Euh, voilà, hein, faites comme moi, moi, pensez au nègre qui va, euh, bah, qui va développer ses cellules cancéreuses. Euh, quand vous allez payer vos impôts. Ça, ça fait toujours plaisir, et c'est bien, ça, ça donne la pêche. Alors, comment dirais-je on, on est dans une situation, effectivement, quand vous prenez les gens qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, euh, l'île de la Réunion, euh, la Polynésie, etc., vous ajoutez ça aux Africains euh, d'Afrique du Nord, aux Nègres, aux Subsahariens, aux Turcs, Euh, aux Asiates, de toutes les couleurs, euh, etc. Quand vous totalisez ça, et encore, il y a probablement autre chose, quand vous ajoutez tout ça, mis bout à bout, je suis désolé, en termes de natalité, aujourd'hui, en France, on est à 40% minimum. Ce qui recoupe... Écoute, moi, je pense... Attends, attends, attends. Ce qui recoupe les chiffres de la drépanocytose qui sont proposés par f de souche il faut quand même saluer f de souche pour l'avoir publié, démocratisé l'INSEE euh, dit 27% sur, juste sur les gens qui ont un parent né euh, à l'étranger sur les gosses qui naissent en 2016 mais quand on recoupe avec la effectivement ça colle à peu près quand on a intégré les populations dont, dont on a fait mention maintenant là, Dom-Tom, euh, deuxième génération, troisième génération d'immigrés, on est effectivement sur 40% Oui, alors juste aussi là pour, pour les petits rigolos là qui voudraient nous faire des, des cours de statistiques, euh, ils vont nous dire oui, mais attends, il y en a qui ont un parent qui est allemand, etc., euh, enfin, de l'Union Européenne. Hein. Donc quand tu as un parent né en France euh, et un autre né à l'étranger, euh, tu en as six fois plus. Si, à, à, à peu près entre la mère et le père tu en as 6 fois plus qui sont extra-européens que euh, qu'européens donc le... c'est dérisoire le truc européen et de toute façon on sent oui, que c'est dérisoire on, est, on un, est dans un, un dans rapport de 1 à 10 oui dans un, on un rapport de plus de euh... 1 à 10 ouais entre 8 et 6 et 8 ouais. c'est intégré dans les chiffres ils disent bien c'est bien extra-européens c'est à dire les 27% c'est en avec au moins un parent hors d'Europe. Oui, oui, les, non, mais les 27%, c'est le calcul qui a été fait, effectivement, par les deux souches, et par rapport au tableau, parce que le tableau te donne les, les naissances, tu as un parent né, dans, né en Union Européenne, la mère, euh, enfin, etc., etc. Mais oui, effectivement, au, au, au total, euh, le pourcentage d'extra-européens, ça, ça représente 27%, sachant que ça ne représente pas que les Africains, parce que tu as peut-être des Asiatiques ou des Américains, enfin, ouais. autre chose. Mais euh, au total, de toute manière, le chiffre qui compte, c'est le chiffre racial, c'est la drépanocytose. Et là, ouais, on est, est, ça, est sur ça. du 40%. Voilà, du... Et donc, ce qui est bien avec ce chiffre de l'INSEE, c'est qu'en fait, c'est qu'il éteille le chiffre de la drépanocytose. Euh, alors, contre sa propre volonté, évidemment. Vous me direz, les chiffres n'ont pas de volonté. Mais euh, quand on sait que de facto, au moins, au moins 27% sont extra-européens, Euh, et quand on recoupe avec ce qu'on a dit euh, ceux qui viennent des possessions françaises d'outre-mer euh, ou de la deuxième et troisième génération d'immigration la, la, la postérité de cette immigration là le chiffre de 40% n'est pas du tout du tout du tout délirant c'est 13% en plus de 27% c'est pas du tout délirant donc on est sur 40, 41, peut-être 42% d'immigration ça corrobore les chiffres qui ont été proposés aussi par le site Polémia Euh, de Jean-Yves Le Gallou, hein, qui a fait une, une analyse statistique très intéressante et une projection aussi d'ailleurs sur la base des chiffres qui étaient disponibles, qui disait qu'entre 2000 et 2024, euh, le basculement démographique au niveau des essences avait lieu. il a déjà eu lieu en 2011 aux États-Unis, je le précise. Je le précise. Les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe en dehors de l'Hexagone, ils en ont bien tard. Aux États-Unis, ce basculement a eu lieu en 2011. Et, et le rebasculement euh, le ouais, le le re a eu lieu cette année. Voilà, exactement. Donc, euh, c'est euh, une espèce de bagarre, comme ça, vous voyez. Mais bon, la tendance de fond, elle est là. La tendance, la tendance de fond, elle est là. Vous pouvez peut-être regratter une année en plus, voilà. mais le total, il est là. Mais non, mais est, on ce on parle, qui est effrayant, ce, ce, de... effray... ce qui est assez effrayant, c'est que les, euh, le, le chiffre des deux... les enfants nés de deux parents étrangers est, euh, est, est presque équivalent au, euh, au chiffre des parents nés avec... Enfin, le chiffre des 2 est presque équivalent au chiffre des 1 c'est est... à dire qu'en fait c'est à dire qu'en oui. qu en fait les, les métèques pure, qui sont déjà là qui font du regroupement familial attends attends, attends, attends, attends. attends attends les métèques purs juste d'arriver pour pondre leur progéniture sur le territoire français représentent en gros euh, pratiquement 14% du total ouais ouais non mais ils représentent c'est pas ça c'est qu'ils représentent euh, autant Que le, le blé, les blés d'art qui sont déjà là hein, euh, oui. depuis, depuis, hein, depuis un moment et qui, et qui, et se, qui, maquent avec, qui euh, se maquent avec leurs nièces, leurs cousines etc. Euh, qui font venir ici. Hein. Et, voilà. et, et, et bon, ça on connaît. Hein, vous, vous avez tous vu des Algériens qui vont chercher leurs nièces, leurs cousines euh, au blé. C'est euh, le truc, c'est euh, c'est monnaie courante. Et ça c'est équivalent, c'est équivalent. Hein au oui. naissance de deux parents qui vient d'arriver au, ouais, au deux au deux c'est à dire au couple de deux. deux ouais ouais au deux qui viennent d'arriver ouais, ouais, ouais, ouais c'est dingue, dingue visualisez-vous le truc au niveau euh, fait, on, là on est sur du 30% euh, rien, rien qu'à ce niveau là quoi. Rien sans parler des, euh, de Fatima et Toufik hein, qui sont de la deuxième ou de la troisième, troisième génération d'Algériens euh, qui tous les, tous les 17 ans euh, voilà, commencent à, à faire des À faire, des, à, faire, à faire des cellules cancéreuses. Voilà. Ah, alors, on y est, et sur ces, sur ces entrefaites, le pape explique qu'il faut accélérer, faciliter la venue des médecins. Bon. Moi, ce que je veux dire là-dessus, oui. c'est que... Le il, il, a, il a appelé à encourager le regroupement familial. Il, hein, a adopté, il a adopté le programme du NPA en termes d'immigration. Voilà, ouais. oui, oui, oui c'est ça. Voilà. Et encore, peut-être, le MPA était un, un, un, un peu plus conservateur sur certains points. Probablement. Possible. non On est dans une situation où, alors là, vraiment, ceux, ceux qui nous écoutent, et je le dis à ceux qui nous écoutent, écoutez les amis, euh, bien sûr, on a un discours qui n'est qui qui pas conciliant, mais vous l'avez entendu, les chiffres ne, ne, ne, ne, ne portent pas la conciliation, je veux dire. On est en train de négocier là, Et encore, on ne négocie pas puisque euh, ceux d'en face euh, ne discutent pas avec nous. On est en train de discuter de la disparition de notre peuple. Et quand je parle de notre peuple, il faut bien que vous ayez en tête une chose, il faut oublier les histoires. Enfin, il faut oublier. C'est bien d'avoir sa, sa mémoire nationale, ce que, peu importe. Mais là, on parle de la race blanche dans sa totalité. N'allez pas croire que les Allemands s'en sortent mieux, ouais, que les Belges s'en sortent mieux. C'est pas Chus la disparition de la mémoire, voilà, c'est la disparition physique, l'extermination, ouais, pour, pour parler plus clair. C'est la disparition, alors les types, il oui, y a pas de conscience, mais on s'en fout. Si je vous submerge comme, comme de l'eau, c'est un, même un, un phénomène physique. Si vous êtes débordé de partout, vous êtes noyé, vous disparaissez. C'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas une extermination brutale, vous savez, parce qu'ils en seraient bien incapables, ils n'en ont pas les moyens intellectuels ni physiques, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et la question se pose, pourquoi tant de millénaires d'histoire, si tout doit être bazardé, simplement parce que les nègres ont envie de pondre chez vous leur immonde descendance. Ou les métèques. Après... C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, ce que je veux dire, Aux gens. Les gens doivent vraiment avoir conscience de ça. Je pense qu'ils l'ont. Je veux dire, je, me... je pense quand même que la plupart des gens commencent à l'avoir. Mais si vous voulez la photographie de votre futur, n'allez pas chercher dans le mar de café, n'allez pas chercher dans les analyses d'un de... essayiste, d'un genre. Journal... Non Regardez les statistiques démographiques. Oui, regardez euh, voilà, regardez, la... une, regardez une. Un Rendez-vous dans une capitale africaine. Euh, C'est. Pas même parce que les quelques blancs qui existent sont les rois du pétrole dans ces pays-là, parce que c'est eux qui ramènent le pognon. tu vois. Oui, je veux dire. Alors en plus, oui, tu as les blancs, c'est ça, mais c'est pas ça, c'est que même les nègres chez eux, pour en pratiquer un petit peu, sont moins bien que les nègres qu'on a chez nous. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a une capacité à les rendre complètement barbares qui est hallucinante. Ça s'appelle le socialisme. Français. Petit truc à dire, euh, euh, il faut penser aussi que pourquoi nos, nos contemporains, nos concitoyens euh, blancs, si tu veux, en dehors des tronchons, il ah, y en a ras de l'islam, moi je veux pouvoir machin, machin, ils ronchonnent, ils ronchonnent, mais ils n'ont même pas les couilles de voter Le Pen qui est, qui est pourtant un parti d'antiraciste et de gonzesse, donc... Pourquoi il se passe ça Parce qu'en réalité, euh, leur envie de vivre n'est pas n'est pas suffisante. C'est-à-dire que presque même, on, ça va peut-être même être une bénédiction d'avoir l'opposition de de hordes de, de de gens qui nous détestent, parce que ça va peut-être d'un seul coup réveiller ces ces masses complètement zombifiées. Aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est que on, on a les ressources totales pour euh, survivre. On a les ressources intellectuelles, les ressources économiques, les ressources militaires, les ressources Mais le problème, c'est les ressources spirituelles. C'est-à-dire que nous, on a beau on peut critiquer tous les autres autant qu'on veut sur tous les autres sujets, parce qu'effectivement, on les domine, puisque le matériau humain blanc est, est de très bonne qualité à la base, en moyenne. Mais le problème, c'est que quand on a perdu l'esprit... Quand on n'a plus rien qui nous transcende, quand on n'a plus rien qui, euh, tu vois, euh, nous, nous, on a envie de survivre parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur. On aime la France. Certains l'aiment pour ses paysages, d'autres l'aiment pour sa, sa, enfin, la France ou notre territoire euh, euh, européen. Moi, j'avoue que je me sens vraiment, j'aime beaucoup l'Europe, quoi. Mais bon, je me sens quand même français avant d'être européen mais on les, on, moi j'aime tout en Europe j'aime mes compatriotes, j'aime les discussions qu'on peut avoir, j'aime tout ce qu'on a inventé les, tous les jeux qu'on a inventé toutes les, toutes les, tous les trucs technologiques qu'on a inventés, euh, l'architecture la, la, les paysages mais il y a des gens qui n'ont plus ça parce que rien ne les anime c'est des espèces de zombies et malheureusement l'Europe, il faut la regarder en face elle est, elle est peuplée de, de 80% de loques humaine, humaines des loques humaines Donc ces gens-là, qu'est-ce qu qui les amènera à aller plus loin qu'on chonnait. Qu'est-ce qui pourra, à un moment donné, leur, leur donner envie de prendre un risque pour leur survie Donc, Ils n'ont rien qui les, qui les pousse au cul, rien qui les transcende. Alors, euh, le problème, c'est qu'il y a deux choses. Les Européens n'ont pas d'envie particulière, n'ont pas de volonté particulière, mais les Africains n'en ont pas moins. C'est-à-dire que les Africains, euh, en fait, c'est simplement leur, leur croissance biologique. C'est vraiment, vraiment une, le phénomène d'une race invasive. Hein. Voilà, ils ont l'envie bestiale de. de, de non, c'est pas d'envie. Non, non, non, non. Oui, c'est pas, pas, euh, une stratégie de race, en fait. C'est malgré eux, en fait. Ça se passe. C est, c est, non, c'est pas ça. C'est un phénomène comme les algues. cest dire ça prolifère parce que ce n'est pas contré par euh, un phénomène de régulation. Or, les nègres. Les Métecs, les, les bamboulas, les, les, les musulmans ont besoin d'être régulés, quoi. Non, mais bon, c'est... Bon. À mon avis, avis c'est erreur que tu fais de, la, de doudadouhaha, mettre doudadouhaha, les... Doudadouhaha, les, doudadouhaha, les... <oudadouhaha>, je veux poser mon mot. Donc, les musulmans, les Métecs, ça ne sont pas régulés. et Ils doivent être régulés, quoi. Et la question qui se pose, et la seule question qui se pose, c'est celle des Européens qui doivent trouver une forme de volonté. Je suis absolument frappé de voir que dans toutes nos activités, même les plus mineures, le, le mot de volonté nous échappe absolument. Et surtout, la pratique de la volonté, le fait de vouloir, c'est quelque chose qui nous échappe absolument maintenant. Le monde oui, européen mais... ne veut plus. Et c'est ça tout le problème qu'on a aujourd'hui. Mais il faut. Ça se, tra... ça se traduit de façon diverse. Ça se traduit de façon diverse. Euh... Essentiellement par le fait qu'on se laisse aller sur quantité de sujets. Et on... vous le... la, façon... la... la manière la plus éclatante dont ça se manifeste, et même les gens l'ont intégré, je veux dire, les Européens l'ont intégré. Vous, ceux qui nous écoutent, toi qui m'écoutes, dans ta tête, combien de fois tu ne t'es pas dit oh, mais je ne peux pas je ne, je ne peux pas faire ça. Je, je, je ne peux pas. Parce que si je fais ça, je vais aller au-delà de ce qui est permis. Vous voyez? Cette castration volontaire, non. C'est sûr. Vous devez, vous devez, vous, tous, chacun, nous faire triompher. Et, et, et toi qui m'écoutes, toi, celui qui m'écoute maintenant en ce moment. Toi. Tu dois apprendre à ne plus respecter les limites. Tu ne dois pas accepter les limites, tu ne dois pas te dire « Oui, la limite qu'on m'a posée en face de moi est une limite légitime et je dois m'y cantonner absolument. » Tu dois systématiquement te dire à l'inverse « Cette limite doit être dépassée. » C'est ma volonté, mon envie de vivre, de déborder, mon envie d'être en cru qui doit l'emporter. Et pas la limite bourgeoise qu'on impose. Et c'est ça, aujourd'hui, dont crève l'Europe. Nous avons été des gens qui rayonnons. Maintenant, nous sommes en décrue. Nous avons en train de On était culpabilisés au niveau de, de ce qu'on voulait, en fait. Ce qu'on voulait, on a dit, c'est mal, il faut que vous soyez désolé, que vous fassiez repentance. C'est un, que... un phénomène général de décrue. Et le fait de se faire culpabiliser, c'est le fait de dire, alors, alors, hein, hein c'est des gens qui viennent vers vous, qui veulent vous, vous mettre une pression. Moi, je dis non. L'Européen n'a absolument aucune excuse à fournir, surtout pas des nègres, pour commencer, certainement pas des métèques, et certainement pas des badanés, pour commencer. Parce que c'est nous qui avons transformé ce monde en ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui est beaucoup mieux qu'il y a 2000 ans. Et c'est rien de le dire. Et le moindre mec qui veut demander, qui, veut, qui arrive avec un demi-chèque, devrait être fusillé sur place. Et, et, et alors là, je veux conclure là-dessus quand même. Parce que ce qui me dérange finalement, c'est pas les metex parce que les metex sont toujours eux-mêmes, c'est-à-dire sont toujours des parasites euh, insupportables. Et ils sont, oui, leur, ils sont guidés par la nature. Euh, oui, maître, nous, nous, nous aussi. Il et... n'y a pas à s'étonner, c'est comme ça, et voilà. Mais là où le problème se pose, c'est face à ceux de notre race qui par euh, des contorsions intellectuelles malsaines, trahissent leur propre peuple, et c'est donc, donc tout le chariot de la gauche ces gens-là sont des traîtres, et ces gens-là doivent expier. Jamais on ne doit céder un centimètre de terrain aux traîtres. Les communistes, les socialistes, les utopistes de toutes les couleurs, les demi-chrétiens, les chrétiens sécularisés, euh, les humanitaires, toute la clique doit être mise au pas. Soit elle l'est volontairement, soit elle est par la force. Mais c'est vraiment vraiment la question de notre époque. Est-ce que nous voulons, comme peuple, est-ce que nous voulons ou est-ce que nous ne voulons pas Si on ne veut pas, on va crever. Et je voudrais rajouter, tout ça est très juste, euh, il faut vouloir euh, et savoir Ce qu'est l'Europe et, et vouloir la, la grandeur de l'Europe. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut jamais tomber dans le piège d'avoir un projet qui serait un projet en, en négatif en réalité. C'est-à-dire la, la rémigration, renvoyer tous et retrouver notre homogénéité raciale, c'est un moyen. C'est pas la finalité, c'est le moyen de réobtenir, de, de nouveau pouvoir briller. C'est-à-dire il faut comprendre ça, ce que l'Europe peut développer lorsqu'elle redevient la grande Europe et la belle Europe. Et il ne faut pas être uniquement dans, dans un truc mesquin, de, de, de, de négatif, à, à savoir euh, uniquement imaginer qu'on va pouvoir euh, continuer oui, à, oui, là, là, là, à je, jouir as, tranquillement sans euh, les là. maigres et les bougnoules. Là, là, ouais, oui, c'est-à-dire remplacer le, le, le nègre, ouais, ça, par... Le, par euh... Par le blanc, on verra ça. Non mais en fait, ce qui est... non, mais là, là je suis totalement d'accord avec ce que dit Astérix. C'est-à-dire que toutes les mesures dont on parle et, tout, et, et la désignation de l'ennemi et la qualification de l'ennemi est absolument nécessaire de dire qu'effectivement on, on, on subit une pollution raciale extrêmement grave, et elle doit être combattue et doit être rejetée. C'est absolument nécessaire, essentiel, incontournable. Mais on ne peut pas se, se cantonner à cela. -à et et c'est vraiment ma conviction, c'est pour ça que je rejoins totalement Astrid dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que l'homme européen, même en général, n'a jamais pu résoudre aucun problème, euh, simplement euh, en opposant une, une réaction équivalente à ce qui lui était posé. Il a toujours dépassé le problème. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, par, par, par exemple, je, je résume la chose... Hein. Euh, on est envahi de métèques, de nègres, etc. Et on pourrait se dire, bon, virons tous ces métèques et le problème s'est résolu. Mais non. Parce que jamais en premier lieu ils n'auraient pu nous envahir si nous avions été forts. Donc le problème est ailleurs en réalité. D'où vient le problème On peut s'interroger sur l'origine du problème. Et c'est là que Astérix arrive et il dit, ah, mais il faut vouloir quelque chose de plus grand. Et exactement. C'est-à-dire que Les métèques ne nous ont envahis, en premier lieu, pollués, colonisés, souillés, que parce que des gens chez nous voulaient que ce soit leur fonction. Ils ont accepté de jouer ce rôle d'abattardissement, de destruction, ce rôle nihiliste au sein de notre propre peuple c'est ça qu'il faut identifier Oui, reléniste, et puis euh, individualiste c'est-à-dire euh, le profit immédiat pour certains euh, ouais, par exemple par exemple voilà, par exemple l'idée est, est, est, euh, est bien là c'est-à-dire dire que que j... jamais ces gens de... enfin jamais mais ces c'est sur arriver. tous les plans ah mais bien sûr mais c'est sur tous les plans ça peut être le profit pour pour, pour, pour les œuvres ça va être la euh, Comment dire la reconnaissance pseudo morale pour les autres, mais au final effectivement oui c'est des gens qui, euh, qui sont là pour plaire, sont là pour plaire à ce qui se fait euh, à l'heure actuelle qui, oui, qui n'ont pas de volonté euh, de voir quelque chose, euh, oui, de faire du, du de, de la conquête, enfin c'est pas promettait c'est quelque chose qui, qui, qui est mort, quoi. il est en train de mourir. Exactement. et, et, et, et donc c'est absolument évident que nous ne pouvons pas répondre à la crise que nous affrontons par des réactions. Et on n'est pas réactionnaire. Ici, nous, nous sommes, je veux le croire, Raciste. je pense qu'on est, on, on est clairement des révolutionnaires nationalistes ou des nationaux révolutionnaires. Oh, non, même Ah oui, non, nationaux révolutionnaires, ouais, c'est <rire> occupé maintenant. Ouais, non, est on vrai, est, est clairement, c est, c est, euh, c est, c est de mal façon, ouais. des nationaux socialistes de notre, du 21 e siècle, quoi. On est, on, est, on, est, les, on est, nous sommes les nationaux socialistes de notre époque. Moi, non, je l'assume totalement. Il y avait les mondialistes on est les progressistes, tu vois, pour un progrès mais différent. <rire> oui, mais vois, progressiste moi ça me en fait, fait chier. <rire> euh, <rire> moi, je ne veux non, non, mais pas entendre parler de ça. Moi, je m'inscris, oui. je, je, je, je m'inscris. Je, je pense qu'on est nombreux là-dedans. Je m'inscris dans l'héroïsme européen, je m'inscris dans la tradition européenne, mais dans la tradition européenne révolutionnaire. Et je pense que nous y sommes. Les masses européennes attendent ça, elles veulent se débarrasser du chancre progressiste, du chancre rouge, rose, de toute cette pourriture, <rire> qui, en anti, mais qui en pue qui en pue veux l'air. C'est scandaleux d'avoir encore à subir des gens comme ça. Je veux dire, Quelqu'un qui se revendique du progressiste devrait être... Fusillés sur place, je veux dire. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils qu qu font Parce qu'au final, quel est leur projet de société J'ai envie, envie de poser cette question. Quel grand projet de société Il n'y en a pas. C'est juste de nous faire pulluler les nègres. Pulluler les nègres. C'est la seule chose qu'ils ont à nous proposer. Alors moi, je dis, l'Europe, c'est pas ça. Le génie européen, c'est pas de se faire envahir, coloniser par des sous-races qui ne produiront jamais rien et qui nous renverront 3000 ans en arrière. C'est de se révolter toujours contre le fait accompli. L'européen est un homme révolté, mais un homme révolté intelligent. C'est pas la révolte anarchiste. C'est un homme révolté contre la fatalité. Et c'est vers ça qu'on doit tendre. Et toute la racaille gauchiste, etc., doit être matée, peu importe le prix que ça coûte. Et j'ai confiance, moi, dans le fait que tous ceux qui nous écoutent se retrouvent là-dedans et veulent inverser ce fatalisme qu'on veut nous imposer. Notamment au plan racial, quoi. Dans, dans la colonisation raciale, on nous dit « Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire Et puis de toute façon, vous comprenez Et puis truc, et puis machin, etc. Non » Non Oui, ça n'a pas, pas à comprendre. Ça a déjà été inversé aux États-Unis, donc c'est quelque chose qui est faisable chez nous, avec des mesures ne serait-ce que de, hein, de, de, de, de, redis de redistribution d'impôts de d'une part et de, de réimmigration ré d'autre part. Moi, bon, tous, ah, tous, tous, euh... tous les gens qui disent, qui ceux qui vous, ceux qui m'écoutaient, tous ceux qui viennent vers vous. Vous comprenez, mais que va-t-on faire? Non. Par définition, l'homme veut, il veut, il veut, il choisit, il veut, il sélectionne, il se fixe un cap, c'est lui qui détermine. Ceux qui arrivent vers vous en disant, mais vous comprenez, ils sont toujours des défaitistes, des perdants, toujours des gens qui veulent vous amener vers la défaite. C'est pas le logiciel, ce n'est pas la façon de réfléchir des hommes européens. On veut toujours changer les choses, vous voyez Et donc ceux qui nous écoutent, je le sais, comprennent ça, ils comprennent ça et ils veulent changer, ils veulent les bouleverser et toujours au quotidien on peut le faire. Ah, sauf quand ça va bien, parce que bouleverser les choses quand c'est le paradis, euh, là ça devient, euh, être, ça devient euh, luciférien. Là. Quand on y sera On aura ce débat, Alors on est loin, <rire> mais bon, c'est une discussion intéressante, mais quand ouais, on, suis... on va parler. Moi je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit, euh, sur, la, sur la volonté, ouais, au niveau de, de l'homme européen, euh, effectivement on est, on est un petit peu à la croisée des chemins euh, dans notre, euh, ouais, on va dire, dans notre civilisation, T'as l'Europe, t'as les États-Unis, voilà, c'est assez différent. On, aux États-Unis, ils sont arrivés euh, par la volonté, effectivement, à faire quelque chose déjà. Hein, ça se traduit euh, même au niveau racial, hein, une inversion de la tendance, euh, même au niveau de naissance. Il n'y bon, a pas eu de mesure précise à ce niveau-là, mais bon, bah, ça se passe. Euh, on a, on a le choix. On a vraiment le, le, le choix de faire de, sur notre avenir. On, on a la main euh, dessus. Euh, choses que n'ont pas euh, d'autres races quoi. donc nous on, on a le choix soit on veut vivre soit on veut crever c'est clair ouais, ça. Le, le, le nègre lui c est, c est, il n'a pas cette question là parce que c'est un être assez primitif primaire euh, lui il se, il se développe c'est euh, un cancer hein. Euh, même chez lui voilà donc bon, quand il y en a trop bah, il, se, il se découpe à coups de machette comme au Rwanda Euh, voilà, bon, c'est parfait, oui, ça préserve l'écosystème. Et puis quand il y a trop de monde vraiment dedans, ils les envoient chez nous. Et bon, si effectivement euh, chez nous tu as des gens qui veulent crever, euh, ben on crève parce qu'on laisse le nègre puller en lui filant, euh, en le nourrissant avec nos impôts, euh, hein, euh, etc. etc. Il, faut, il faut absolument détruire deux choses l'homme blanc, d'abord la mauvaise conscience. Et ouais. toute notion de culpabilité moi ouais, je vous le dis je m'adresse à vous en tant que chrétien je suis un chrétien, je crois beaucoup Mais à... vraiment en plus je crois vraiment au Christ j'aime je... le Christ je suis un chrétien, mais je le dis à tous ceux qui m'écoutent détruisez en vous la notion de culpabilité détruisez-la absolument détruisez-la pourquoi parce que celle que vous avez en vous n'est pas la bonne notion de culpabilité Il faut être coupable de ses propres actes, pas de quelque chose qu'on vous a mis indépendamment de ce que vous auriez pu commettre dans le cœur. C'est absolument fondamental. Ceux qui vous ont mis ça dans le cœur, on vous ont empoisonné, veulent vous tuer. Hmm voilà. Qu Quand vous vous sentez coupable euh, de voir un Africain euh, qui erre dans la rue qui est SDF. Euh, vous devez se ressentir de la haine pour celui qui vous a mis cette idée folle dans la tête. Parce Exactement, je veux dire. C'est prêter au Christ euh, une volonté de vous faire du mal qui, qui, qui n'existe pas. Le Christ veut vous aider absolument en tout. Enfin, je veux dire, c'est le chrétien qui parle, je veux dire. Mais le... Le but n'est pas de vous torturer, imaginez-vous bien. Je veux dire, vous vivez dans votre pays, vous devez défendre votre terre, vous devez défendre votre précarité, vous devez absolument détruire tout ennemi qui est sur votre terre, qui veut ruiner votre famille. C'est ça, ça le fondement du christianisme. Bon. Mais même en évacuant la dimension chrétienne. Imaginons que vous ne soyez pas chrétien, et beaucoup d'entre vous ne le sont pas, et d'ailleurs, ça vous je ne vous aime pas, <rire> je m'en fous. Mais on ne peut pas tolérer pour des raisons simples de, simples de rationalité, euh, une menace aussi existentielle que celle que nous affrontons, nous devons la repousser, mais surtout, nous devons, et c'est ce qu'on a dit là, et c'est ça l'essentiel, c'est de vouloir faire en sorte que non seulement les Blancs survivent, mais qu'ils arrivent à créer le monde qui, qui, qui est le leur par définition, c'est-à-dire le monde auquel on aspire, Avec de l'harmonie, de l'ordre, de la beauté, de la grandeur. C'est ça, c'est ça. c'est ça. On, on, veut tendre vers, on veut tendre vers quelque chose de, de beaucoup plus grand que nous-mêmes. Bon, c'est ça qu'on veut. On veut autre chose, en fait. On est, on, on est dans une guerre qu'on n'a pas souhaitée. Moi, je suis dans une guerre que je n'ai pas souhaitée. Tous, nous sommes dans une guerre que nous n'avons pas voulue. On se, on, se, on se bat avec des, des gens que. que euh, on, on aurait bien bah, voulu ne rien avoir à faire avec les nègres. Hein. Euh, exact, exactement, mais, mais ces gens-là ne peuvent pas s'empêcher. Ils veulent venir parasiter ce qu'on fait. Ils veulent venir profiter de notre travail. Ils veulent venir nous exploiter à mort. Ils veulent venir nous saigner à blanc. Et même s'ils doivent en crever comme un vampire. Non, c'est si non, il, vitime... ils sont là pour nous soigner. Ils viennent nous soigner. Attends, attends, attends. attends. Ah oui. Même, même, même. Même s'ils doivent saigner à mort leurs victimes, ils le feront. Mais pas, nous, ce n'est pas juste de repousser l'agresseur qui nous intéresse, c'est d'avoir un futur. Et pas un futur pour nous, c'est d'avoir un futur pour notre culture. Et on peut tellement mieux que maintenant. Et on va le faire. On va le faire, on va le faire. Et c'est... Un peu le message que j'ai envie d'envoyer à tous ceux qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui nous écoutent, des dizaines de milliers qui nous écoutent maintenant. On va changer la donne. Non mais c'est ça, il faut avoir l'état d'esprit. Euh, tu l'as dit, il ne faut pas être défaitiste, c'est une chose. Et puis, même euh, au, niveau, euh, au niveau de l'adversité, euh, voilà, essayer de ne pas être trop grave non plus. Hein. Euh, ça reste enfin, bon, ça... il y a des masses effectivement de... euh, que ce soit au niveau population au niveau influence euh, qui, sont, euh, qui, qui sont contre nous ça, ça, ça, ça peut partir comme c'est comme venu l'homme blanc, blanc se magnifie toujours euh, dans la confrontation donc, donc ne voyez jamais la, la confrontation, l'obstacle L'adversité comme quelque chose qui est malheureux. Voyez toujours ça comme une façon pour vous de vous dépasser. Toujours. N'allez jamais percevoir un obstacle, quelque chose qui est... Euh, un adversaire, un ennemi, n'allez jamais voir ça comme quelque chose qui est négatif. C'est pour vous l'occasion de démontrer par A plus B que vous êtes supérieur et que vous valez les titres qu'on vous prête. N'est-ce pas Donc, faites la démonstration de ce que vous valez, précisément à l'occasion des obstacles qu'on pose sur votre route C'est la définition même de l'homme blanc Bah, j'aurais tendance à dire que ça, ça serait même la définition de l'homme, parce qu'on retrouve ce type d'homme en Asie, et je pense même qu'on retrouve ce type d'homme en... Ah, et j'irais même jusqu'à dire euh, dans la Pén au Moyen-Orient euh, et en Afrique, donc... Euh... Mais effectivement chez l'homme blanc c'est c'est vraiment sa faculté quoi le dépasser les obstacles la nature rude les guerres les les défis les défis technologiques les défis euh, enfin voilà c'est on est on est le, le peuple du défi quoi Pour nous, la vie, c'est un éternel défi et c'est comme ça qu'on l'entend et c'est comme ça qu'on se sent bien. Ce n'est pas en pataugeant dans notre caca comme des vieux 68ards en, avec la, la queue à la main et, euh, et des fleurs dans les cheveux. Quoi. Tout ça, c'était un, un non-sens, c'était un trou noir de, de, de, de l'Europe. Euh, il va falloir oublier tout ça. On en rigolera, j'espère. Euh, et si, sinon, bah, ça, si on n'en rigole pas, c'est que ces connards ont réussi à nous flinguer. Quoi quand je dis ces connards. Je hein, vous propose ans, de et leurs alliés halogènes et tout ça évidemment. Je propose de nous quitter et de vous dire à la semaine prochaine chers amis. À, à la semaine, semaine prochaine, c'était un plaisir. Portez-vous bien.